الافعال ثلاثه ماض ومضارع وامر نحو ضرب ويضرب واضرب ودرب. فالماضي مفتوح, مفتوح الاخر ابدا والامر مجزوم ابدا والمضارع ما كان في اوله احدى الزوائد الاربع التي يجمعها قولك انيت Wahuwa marfu'un D'accord Maintenant, l'auteur, il est en train De nous expliquer hein, Le chapitre des af'''', hein, -af Le chapitre des Des verbes hein, sont au nombre de trois En arabe hmm, Ce n'est pas compliqué hein, Donc, comme on a vu Donc, c'est Conforme à la nature, à ce qu'on conçoit, il y a un passé, il y a le présent, il y a le futur. D'accord. Euh, les, les, les verbes hein, sont de euh, en nombre de trois. Le le passé. Le mudare, ça signifie le présent et ça peut signifier le futur avec une karina, s'il y a une qarina. Par exemple, si on va dire l'eau En principe, elle il est maintenant en train de rentrer. Mais s'il y a une karina dans la phrase qui va exprimer que c'est dans le dans deux jours, trois, etc. bada ça c'est pour le futur. Mais si on va dire on va comprendre que c'est maintenant. Hein? C'est maintenant, et ça signifie aussi que c'est permanent, que ça c'est une action qui se fait maintenant, d'accord. Et euh, donc, le donc, modare il exprime l'état actuel, hein? sauf s'il y a une karina qui va nous, nous montrer qu'il s'agit du futur, du, du futur hein? très bien. Euh, et Al-Amr. Hein, qui est un ordre à réaliser dans le futur. Hein, un ordre à réaliser dans le futur. Comme de dire, l'auteur il nous a donné Daraba frappé. Daraba dans le passé frappé. Daraba, Yadrebo pour le mudare. Hein, et Edreb. Edreb pour l'ordre. Pour exprimer l'ordre. Donc on a Madin, mudare, Amr. C'est trois formes. Hein, que vont prendre l'af'al Fl est, euh, est le pluriel bien sûr de fi'il en arabe ils sont en nombre de trois à l'unanimité c'est à dire que le consensus il est établi sur cela le consensus des nohats, des, des grammairiens. Okay. les grammairiens sont d'accord sur cela c'est à dire qu'il n'y a que trois formes hein, pour l'af'al très bien le premier est al-madhi il renvoie à une action passée et écoulée ma ma ce qui s'est passé et il est achevé hein, il s'est terminé d'accord d'accord ça marque et qu'il admet être unite comment on va reconnaître le, euh, le mardi ça marque et qu'il reconnaît être unite par exemple daraba c'est un verbe de le puisqu'on peut dire darabet darabet donc darabet c'est un mardi Hein, puisque cette forme de daraba reçoit euh, tense, d'accord? Donc daraba est un verbe du passé de al-madhi, hein? Parce qu'on parce qu'on dit aussi darabah zaidun aduwahe, hein? Et on dit darabah hindun aduwater, zaid a frappé son ennemi, hein? Et hind a frappé son ennemi aussi. Donc daraba darabat Puisque ça reçoit ta'nit, donc ça c'est al-madi. On, on reconnaît al la forme de al-madi par le fait qu'elle reçoit dans cette forme de donc euh, initiale, elle reçoit ta'nit. La forme du Saint-Vivier, elle reçoit ta'nit. C'est comme cela qu'on va reconnaître al-madi facilement. Très bien. Maintenant on va les voir euh, tous et puis on va détailler. Le deuxième est al-moudari aussi. Hein, qui renvoie à un événement ou à une action qui se fait dans le présent ou bien dans le futur avec, avec un indice s'il y a une karina, un indice qui va nous, nous dire que c'est dans, dans une heure c'est-à-dire dans, euh, dans l'après-midi ou demain hein, ou donc dans une semaine et ainsi de suite avec une karina, un indice qui va nous marquer que, ça, que le temps N'est pas maintenant le présent, mais c'est euh, dans un futur. Très bien. La marque de, de Al-Mudari', ce qui va nous faciliter de reconnaître le Mudari', est qu'il admet l'âme. On dit donc, L'âme yadrib hassanun akhahou mmh? On a par exemple Daraba dans le Mahdi, Yadribou, Yadribou reçoit l'âme. Le Mudari' il reçoit l'âme. Al-Mudari'a, on le reconnaît, reçoit LEM. LEM qui va faire l'action de Al-Jazm. LEM yadrib HASSANUN AKHAW HASSAN n'a pas frappé son frère, par exemple. D'accord? Donc là, on reconnaît comme ça facilement Al-Mudari'a. D'accord? Al-Mudari'a, on le reconnaît en, en ajoutant LEM. Par contre, si on va dire LEM daraba ZEYDUN ADOUAHO ça ne sera pas correct. LEM daraba Cela ne s'applique pas à au passé. Madara b Zaidun adawahu par exemple dans le madhi. Mais ici lam c'est pour l'état actuel, hein, pour maintenant. Lam Yadrib Hasanu akhaou. D'accord Ça reswa lam. Ha, lam yadrab. lam Hein, d'accord euh, la le troisième et euh, ou bien le troisième est l'amr. Il renvoie à un acte à venir, hein, qui va se dérouler dans le futur. Sa marque et qu'il signifie deux choses la requête, c'est-à-dire la demande, hein, à Talab, d'accord Et qu'il admire à l'moukhataba. D'accord Et qu'il admire On reconnaît l'amour par deux choses c'est qu'il y a le sens de à la requête, et final, hein, au d'houl, au, au hein. D'accord Ehfad, D'accord Donc là, c'est la requête, le sens de at la demande. On lui demande de faire quelque chose. Et aussi qu'il reçoit, qu'il admire y'a mukhataba Par exemple, edreb, Il reçoit y'a mukhataba hein? Par contre, les verbes qu'on vient de voir de l'madi et de l'moudaré ne vont pas accepter y'a si on va dire d'araba. D'arabi, c'est pas correct. Y'a Il y a c'est pas correct, mais Edrib, Edribi. D'accord Pour le, le masculin, on va dire Edrib, et pour le féminin, Edribi. D'accord euh, Donc, Edribi, est un verbe de Al-Amr, puisqu'on dit Edribi à Zeidou, et Edribi à Hindou. D'accord Ou Edribi à Salma, ou à Leila, etc., parmi les noms arabes qui sont très utilisés. Très bien. L'auteur ibn Ajram rahimahullah dit que al-Mahdi est maftouh ul akhir. Il a al-Fatha euh, en final, toujours. D'accord Cela veut dire que c'est sa règle de base. Al-Mahdi maftouh al akhir i D'accord Donc là, il est en train de signifier que ça, c'est l'état initial. Ça, ça c'est l'état de base. D'accord Al-Mahdi est toujours mebni. Al-Mahdi, il est mebni. Hein? Il n'est pas Murab, il est m'abni. d'accord. Son binaire se fait selon trois cas. Hein? Son binaire se fait selon hein, trois, euh, se fait selon trois cas, d'accord? Selon, selon, trois cas. Très bien. Le premier cas de al bina de al madi, c'est an yubna al fat'h. Et ça, c'est la base. Ça, c'est la règle initiale. C'est la règle de base. D'accord C'est sa règle de base. Et cela est soit vaher, remarquable, apparent, soit muqaddar, supposé. Hein? Comme dans ces exemples, daraba frappé. daraba c'est Daher. La fath'a à la fin, c'est Daher qu'il est un qu bina' al-fath'. D'accord M'fthouh l'akhir, un bina' al-fath' et c'est dahir. Donc, daraba. Donc akrama c'est-à-dire être généreux envers quelqu'un, Akramahu »,« min al karam, la générosité, et intalaka, il est parti, partir, prendre le départ, c'est intalaka, il prend une fête à la fin, donc c'est meftuh il ahr, il d'accord, demander pardon, d'accord, le fait de demander pardon, ici le verbe qui exprime cela, il o, il y a ce ista, l'alif, wosin, wosin, wosin, ma'na al qui contient le sens de talab à quelque chose. D'accord? Ista, ça signifie al D'accord? Donc, dans beaucoup de verbes. Mais ce n'est pas une règle mutarida. Ce n'est pas une règle pour tous les verbes. D'accord? Parce qu'on dit istarna Allah, c'est pas talab. Hein, mais ça, c'est le verbe comme ça, il est comme ça. D'accord Mais lorsqu'on dit Il a demandé le secours. Lorsqu'on dit Il a demandé l'aide. Et ainsi de suite dans des verbes comme ceux-là. D'accord Ça, c'est « daher, D'accord Ça, c'est l'état où il y a... Donc, euh, le « haraka », elle apparaît à la fin. Donc, dans l'autre série d'exemples, comme dans « sa'a »,« sa'a », qui peut signifier la marche, marcher, « sa'a »,« mesha, et qui peut signifier aussi essayer, fi, fi hada amr, « -à -dire essayer ». C'est « sa'a » fi ce « amr ». D'accord C'est-à-dire d'essayer de le réaliser. D'accord ?« sa'a »,« essayer », euh, ou bien donc w tym momencie, że jest w tym momencie, że jest w tym momencie, że jest Et comme dans « isterna », c'est-à-dire avoir ce qu'il enrichit, se suffire de ce qu'il a. D'accord ?« Isterna », d'accord euh, D'accord euh, Aussi dans l'exemple de « ista'la »,« ista'la »,« chercher la hauteur », par exemple, « ista'la ». D'accord euh, ?« Ista'la », tous ces verbes qui se terminent par l'alif mursura, la « haraka » ne peut pas apparaître. Et aussi dans « Istawa » La « haraka » ne peut pas apparaître sur l'alif Donc « Istashra »« Istashra » ça veut dire se propager hein Quelque chose « Istashra al-Amr » C'est-à-dire « Il s'est propagé » C'est-à-dire ce phénomène ou bien ce fléau Il est en train de se propager istashra", hein « euh, Istashra »« c'est euh, chercher la hauteur Istawa", hein, « Istawa » c'est s'établir et s'élever « jak w Al-Kur'an Karim, il sława ala Al-Rahman sława ala l al al Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Il sława ala l-Arch. Il s'est élevé sur son trône, uh, Subhanahu Wa Ta'ala. Très bien. Donc là, c'est le premier cas de Al-Bina de Al-Madhi. C'est qu'il a Al-Bina ala l D'accord? Le deuxième cas de Al-Bina de Al-Madhi, Al-Bina ala al-Dham. D'accord? C'est quand il est joint à Wa'w al-Jama'a lorsqu'il est joint à waw il sera mabni ala ad al dam, d'accord comme dans darabu mm -hmm. hmm? d'accord darabu ils ont frappé darabu bunia ala darabu hein انه ala ad darabu, uh, uh, al darabu. et parce que il est suivi de waw d'accord akramu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 il y a la forme d'analyse qui va dire que c'est un binaire al-dam mm -hmm. tel qu'il est et il y a une forme qui va toujours dire euh, qu'on a la forme initiale et qu'on a changé on a, on a changé euh, le, la haraka que pour convenir à l'ouaou mm. oh, pour... euh, d'accord donc là il y a deux formes d'analyse mais maintenant nous on va prendre donc euh, un cas Hein, quitte à peut-être euh, un peu rentrer dans, dans les, les cas euh, comme ça où il y a deux avis par exemple hein, euh, on va prendre maintenant un cas qui est par exemple ici il a dit albina oui. ala al-fath, albina al-dam albina ala al D'accord alors que donc euh, le chef, lorsqu'il était en train d'expliquer il dit qu'il y a deux avis et lui il va dire et l'avis le plus fort à mon sens c'est celui là parce qu'il y a deux écoles comme vous le savez il y a l'école de Al-Kufa et l'école de Al-Basra c'est ce qui fait que dans certains, euh, certaines questions, pas toujours dans certaines questions il y a une divergence hein? mais là c'est une divergence euh, on va voir quelle est l'analyse la plus forte en réalité la, la plus forte en réalité euh, peut-être on va détailler ce, ce, ce, ce point on peut donc, amener Quelle est l'argumentation de, de, de, de ceux-ci et quelle est l'argumentation la, des autres pour voir la comparaison entre ceux-là. Moi, j'ai noté, donc, euh, la dernière fois, lorsque j'ai écouté euh, le cheikh, il a parlé, par exemple, parmi les points où il y a la divergence, il a parlé de ceux-là. Donc, euh, est-ce que c'est un bina à la dame, ou bien est-ce que c'est toujours un binaire à la mais il y a seulement le fait de, de transformer la haraka finale du verbe pour convenir à waouh jama'a qui, qui va suivre d'accord très bien, donc là on a vu et maintenant le troisième cas c'est le, le troisième cas de de de al-madi on a dit que al madi il est toujours mabni et qu'il soit mabni à la seconde qu'il reçoit al-bina à la seconde C'est quand il est relié à un d'amir raf'a moutaharik, un comme dans darab- darab- darabto, darabto, darabta, darabsi, darabna, darabna, d'accord? Darabto, j'ai frappé, par exemple. Darabta, hein, tu as frappé, hein, pour le masculin singulier, d'accord? Darabta anta, c'est-à-dire toi, tu as frappé. Darabsi, c'est pour Le masculin... Euh, pardon, pour le, le singulier féminin. Pour le singulier, mais au féminin. Darabsi. Toi, euh, c'est-à-dire en s'adressant à une fille. Darabsi. Ou en s'adressant à une femme. Darabsi. D'accord Darabna, nous avons frappé. Darabna, nous avons frappé. Et darab, toujours on, on voit que darab. Hein? Et darabna. Hein? Darabna, c'est-à-dire elle. C'est pour le féminin pluriel d'arabna. Donc, ici, c'est un binet, c'est un binet al sukun le lorsqu'il était en train d'expliquer, il a dit, la forme initiale de ce verbe, c'est d'arab, d'arabatu. D'arabatu. Mm. Mais puisque arabe, il n'y a jamais une succession de quatre lettres mutaharrika, Il doit y avoir, euh, un, un à l'intérieur. D'accord? Cela, c'est parce que l'arabe n'accepte pas qu'il y ait quatre harakats qui, qui vont se, se succéder jamais tu ne vas trouver dans un mot dans l'arabe quatre harakats qui vont se succéder nécessairement il doit y avoir au bout de deux ou bien au bout de trois hein, tu vas trouver un second tu ne vas jamais trouver quatre harakats qui vont se succéder hein mm. quatre harakats tu ne vas pas euh, trouver quatre harakats parce qu'ils disent que cela est lourd pour la prononciation darabatu mais darabtu d'accord il a dit le cheikh donc ce taskin il, il vient de là euh, j'ai euh, frappé darabta darabti darabna darabna très bien donc, oui. Ici, on va dire que c'est un, un fait la la la Bita, bita, bita, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, al ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Parce que il s'est ta, ta, lui ta, Trzeba zobaczyć, że ta i ta, i ta, i ta, i ta, i ta, i ta, i ta, i al on va prendre الامر al amr al amr al amr merzoum, abedan, Ibn Azram, il a dit, al amr merzoum, abedan, al amr est toujours mebni, selon la vie le plus fort, to est słowo arabskie, euh, est, est, est mebni? Więc, luszek, le którym wszyscy il est którym wchodzą, w którym wchodzą, il Selon l'avis le plus fort. Donc son binaire prend quatre cas. Quatre formes. Quatre cas. Le premier cas, c'est celui de la base. C'est qu'il est mabni ala sukoun. Amr mabni la sukoun. Qom ya zayd. Qom ya D'accord Qom ya zayd. Lève-toi au zayd. Mabni <'il> y <zayd> D'accord uchruj, uh, uh, il uktub, ilab, nah? uh, ishrab, kul, mabni ala sukun, kumna, ya hindato, uh, na. d'accord? Uh, très bien. Uh, voilà, levez-vous au lehin, par exemple. Donc, ça, c'est le premier cas. Mabni ala sukun, d'accord? On, on va trouver qu'à la fin, il y a un sukun, Hein, na c'est seulement pour euh, montrer le féminin d'accord alors que par exemple dans le, le cas où il y avait euh, le singulier on a dit قم, carrément. très bien, le deuxième cas est qu'il est mabni ala had si harfi il reçoit son bina il est mabni sur quoi sur le fait d'en mettre ou de supprimer La lettre qui est un, une lettre de al-illa son binaire consiste à supprimer harf al-illa -il c'est-à-dire quand, euh, quand le verbe est mu'tal al-akhir d'accord son dernier harf est celui de al-illa donc les exemples iksha il est mabni ala had fi harf al-illa -il on dit on va dire c'est ce, un verbe amr mabni ala had fi harf al-illa -il c'est un verbe qui qui exprime l'ordre Il est établi sur quoi? Il est établi sur la suppression hein, du harf qui est un harf mu'assil, harf ila qui est parmi les trois lettres de al-ghilla. Wayun, comme on l'a vu. Irsha, urzo, gaza On a supprimé harf al Et irmi, hein, euh, on a supprimé harf al Asluha yarmi. yirmi. Ramar, Yarni, d'accord Et Taqi, hein, donc on a, supprimi, on a supprimé Harf Al-Illa, donc on dit le deuxième cas, il est mabni sur quoi Sur le fait de supprimer Harf Al-Illa, sur le fait d'en mettre ou de supprimer hein, Harf Al-Illa. Le troisième cas de bina, de fi'l Al-Amr est euh, An-Yubna Ala hadfin noon c'est quand il est relié à al-jama'a ou alif al ou al, al, al, al mukhataba il est mabni sur quoi sur hadf al-noun koumu dans en s'adressant à, à un groupe koumu, levez-vous ah, levez-vous, d'accord c'est un verbe qu'on va dire ah, il est mabni sur quoi il est mabni sur, sur hadf An-noun Parce qu'il qu qu est rattaché à quoi? A al jamaa C'est un C'est un verbe de de l'ordre, qui exprime l'ordre. Et qui est m'abni. Il est m'abni sur quoi? Il est m'abni sur la suppression de an noun Puisqu'il est, est attaché à Wał-Jama'a. Pour ces formes, les cinq formes qu'on qu qu a vues. Où il y a al jamaa ou Alif l'Efnain. O, ya al-mukhataba, koumi, koumi, uh, a supprimé également noun, nun kouma, uh, asluha ya koumani, uh, asluha ta koumina, asluha ta a o, ya d'accord? Donc, là où il y a U alif, mukhataba qu'est-ce qu'on va faire? On va, va supprimer carrément la fin hein donc de du de donc euh, qui est euh un nun un nun hein parce que euh avec euh, donc la la wa ou jamaa ou alif tathniya ou ya al muhataba c'est ce qu'on applique à le verbe et le quatrième et dernier cas de donc de al amr et qu'il est mabni et qu'il soit mabni à la fath hein quand il est relié à Noun al-Tawqid, hmm? quand il est rattaché, quand il est relié à Noun at tawqid hein, il sera mabni al-Fetch, il sera mabni al-Fetch, euh, comme, et, et cette Noun de tawqid elle peut être légère, ou bien, donc, euh, intensive, il y a hein? donc, euh, soit elle est légère, soit elle est intensive, khafifa ou saqila. Légère ou bien intensive Comme lorsqu'on dit Qouman Donc là c'est Nun al-towkid al-khafifa Nun al-towkid al-khafifa Qoumanna Qoumanna C'est Nun al-towkid al-sakila Nun al-towkid al-sakila Puisqu'il y a teshdid Et donc là c'est Un uh, bina sur quoi? Sur al-fatr. Ah, C'est un binał sur al-fatr. Un bina, m'abni al-fatr. Kumanna biwajibikunna. Hein? Kumanna. Hein? Pourquoi on, huh? on achute le... C'est pour, uh, pour exprimer tałkid, l'insistance. C'est pour exprimer tałkid. C'est pour insister. Kumanna huh? biwajibikunna. Hein? Huh? Hmm. D'accord? D'accord, au lieu de qomna, c'est pour insister, c'est pour donner l'ordre et pour insister. Au lieu de qomna, ou bien Donc là, c'est pour exprimer euh, l'insistance, soit légèrement, soit avec euh, force, hein, avec force. Al-Mudari' est ce qui contient à son début l'un des un, ou bien l'une des chourofs, ou bien l'un des chourofs, puisqu'on dit en arabe, l'un des chourofs réunis dans le terme anayto, d'accord Ou bien anayto, d'accord Ces chourofs sont appelés zawaïd. Hein, ce sont des chouroufs des, des, des que l'on ajoute. Zawaïd du verbe Zaada c'est-à-dire il a additionné, il a ajouté. D'accord Ils sont appelés zawaid On les ajoute, c'est-à-dire on les additionne en début du verbe, hein, justement pour obtenir le modare D'accord Daraba Yadribou. Nam, Adribou. Yadribou. D'accord Un tadribou, un D'accord Donc, justement, pour obtenir Al-Mudari'. Euh, très bien. Euh, le premier harf, c'est Al-Hamza. Il renvoie au sujet singulier qui parle. D'accord Anna aqumu, ana Adrosso. Anna aqumu je me lève. Anna Adrosso, j'étudie, par exemple. Vous voyez il y a au début Al-Hamza. D'accord qui est dans anaytu ha ici on la on a pris le hamza et on l'a appliqué avec qama aqumu ha aqumu d'accord euh, le deuxième harf parmi ces quatre c'est un nun il renvoie à celui qui donne de la grandeur à soi-même al mu'azzim nafsuh damir al mu'azzim nafsuh un nun damir al mu'azzim nafsuh ha ou bien à euh, c'est-dire nun al Al-jama'a al-mutakallimina al ja al D'accord Ou bien au sujet pluriel Qui est y en train de parler hein? Euh, Ou bien Quelqu'un il est y en train de parler au nom d'un groupe D'accord Donc là euh, Damir Muaddim ad, mu Lalefsa Comme quelqu'un qui va dire Nulqilakum hadihi lmuhadara Ou nulqilakum hada durs Par exemple hein? Nous vous donnons cette conférence Damir Muaddim Lalefsa D'accord ou bien au sujet pluriel qui s'exprime, mm -hmm. par exemple, nous étudions le Très bien. Donc là, c'est le deuxième half, le troisième, mm -hmm. elle euh, renvoie au sujet absent, hein, hein, euh, lui, ou bien il, mm -hmm. d'accord, mm hua -hmm. yakumo. Et toujours, on va mettre ce, ce harf on le met en début du verbe. Comme euh, tout à l'heure, aqoumou, <mère> on l'a mis au début. <mère> hein? Et comme aussi dans n'aqoumou, <mère> et maintenant dans le ra'ib, <mère> <mère> D'accord Et at-ta » renvoie à al-mukhatab, c'est-à-dire à celui à qui on s'adresse. À qui on adresse la parole, al-mukhatab, celui à qui l'on parle, anta taqoumou. D'accord آه الغائبة الغائبه هي تقوم هي تقوم هي تقوم هي تقوم هي تقوم مرفوع ابدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم هي فوق هي مرفوعي هي Il va recevoir un nasib, un harf qui va le précéder et qui va introduire un nasib, mm -hmm. ou bien un harf qui le précède et qui va introduire un jazm. Et on va voir le nawasib mahi ou jawazim mahi. D'accord euh, Il est marfou toujours jusqu'à ce qu'il soit précédé d'un nasib ou d'un jazm. D'accord Al-mudari' et donc il est mu'rab. Mm. Sauf. S'il est suivi de Noun at tawkid. il ne devient pas mu'rab, il devient mabni. Un mudarı, dans deux cas, qu'on va voir ici, un mm mudarı, -hmm. en principe, il est mu'rab. il est mu'rab marfoui. Sauf s'il va recevoir un nasib, on va dire, euh, mansob bi kada, mm -hmm. ou majzoum bi kada, d'accord? Le mu'rab, il est par défaut mu'rab. ها مرفوع y. sauf s'il est suivi de nun al tawkid la astaghfiranna ها c'est pas astagfiru. la astaghfiranna c'est pour marquer l'insistance et on va voir un chapitre pour al tawkid on va voir un chapitre particulier Donc, sur tawkid toutes tout, tout les euh, toutes les mudari toutes les afal dans mudaria il peut recevoir nun tawkid en principe... On principe ha? L'a d'xul nna, l'a a le l'a xzwn l'a ahpzwn L'a Yadrusanna, L'a mubin, ha? L'a b'il D'accord? En principe, Il peut recevoir. nun n'attaquons qui va exprimer l'insistance, mm. Euh, on va mettre l'accent sur quelque chose la as c'est-à-dire, je demanderai pardon à Allah hein, la as dans ce cas il est mabni al-fatiha la as-saghfiranna parce qu'il est suivi juste après par at hein, Noun at-tawkid Noun at-tawkid c'est elle qui a fait que en principe hein, donc le verbe il n'est plus donc dans al la, dans la as d'accord la as donc ça c'est le premier cas où il ne sera pas mu'rab mais mabni 'ala al-fath d'attisalihi bi nun at-tawkid tawkid très bien et le deuxième cas s'il est suivi de nun an-niswa nun an-niswa dans le cas où il est suivi de de, de du nom qui exprime le féminin nun an-niswa المؤمنات يبتعدن عن المنكرات المؤمنات mu'minat عن الفواحش او عن المنكرات les croyances loin des choses réprimables hein et c'est loin des turpitudes hein d'accord et c'est loin de ce qui amène les turpitudes tel que par exemple la musique ou bien le regard illicite ou bien les choses ou bien les khalwa le fait d'être en tête à tête avec un homme euh, cela euh, les croyantes s'éloignent de cela très bien, les croyantes s'éloignent des choses réprimables dans cet exemple mm. il est m'abni à la soukoun yab parce qu'il est suivi de nun en niswa il est suivi de, mm. de nun en niswa, mm. donc il n'est plus en la position de il ne prend pas le cas de Raphaël mais il va euh, transformer euh, c'est-à-dire ce, sa ce lettre finale yabtagidou yabtagid il va la transformer en en en al en en en en en rattaché à nous à niswa qu'il va changer son son arabe qui va aller vers un binaire. d'accord à part cela il est marfour à part cela il est marfou comme yadhabu voyez ou 'amrun zaid s'en va et amr euh, marche par exemple ou il essaye d'accord dans le premier yadhabu c'est une demande d'ahéra Idą Yesa, c'est une damna D'accord? Sauf, comme on a vu, s'il se trouve précédé d'un nasib ou d'un jazim, aussi. D'accord? Len yed haba zejdon. Wale yis amrun. D'accord? Len yed haba zejdon. Len yed haba Zaid ne va pas partir. Donc en principe il est Donc maintenant d'après la hein? Et si on va prendre jazm aussi, lem n'y est pas. Il n'y D'accord? Lem n'y est Donc là c'est d'après la législation. al laam confie jazm. Ça jazm pas D'accord? Z n'est pas parti.